Et bonsoir à tous et bienvenue dans Memento Mori sur Radio Gameozo. On est tous à l'heure. Très s'il y a pas de ah neige non. sur toute la moitié nord reste de la France. C'est demain. Ce soir. Donc ça tombe bien le, le ah c'est euh... c'est avancé, c'est avancé. c'est ouais, ouais, ouais. On est quand même tous à l'heure. C'est pas, pas parce qu'on est arrivé il y a 2 minutes exactement qu'on est pas à l'heure. J'ai dit personne euh, il a été c'est euh, ce que j'ai dit. Dans mission démarrant et tout ça. Nous sommes tous d'accord, il est 8h, c'est parfait. Nous sommes le 14 novembre 14 novembre 2009. Voilà, pour l'émission numéro 666. Toujours. Voilà. je suis très content d'une passion c'est la combien tu numéro 666 on vient de le dire ouais. c'est ah, 50 et les brouettes hein. Euh... Ah. Là, que, ouais, on s'approche c'est vieux quand même notre affaire là ouais hey. Oh vieux, vieux ça, ça, ça quand même. Ça dure dans le temps. À l'échelle humaine effectivement, ce n'est pas vieux. À, une... à notre échelle ah, en plus. Ouais. C'est <rire> ah, des cheveux. On l'un des ah, plus longs projets. Bah, non, moi, je, je finirai je... si toi, tu en... finiras sans cheveux, moi je finis avec les cheveux blancs non, mais, pu... mais tu t'inquiète oui. pas, tu les perds aussi. <rire> Fais pas le malin. <rire> moi aussi je faisais le malin et, je... et, un, enfin. jour. <rire> et un jour le temps jour Et en 203 ans, il nous rattrape toujours. Euh, donc on va commencer par Siberia, euh, groupe de post-rock euh, voire post-metal euh, espagnol, ah, euh, un ce groupe post-rock très très solide qui avait joué à Nancy avec cette bonne imposture de, de GG Blackout Brigade qui ça se passait à la péniche euh, à la machine à vapeur à l'époque. Et euh il avait je lui avais dit euh, ça commence à quelle heure alors Blackout Brigade ou quoi Bah non non, on démarre à l'heure nous, <rire> euh, pas de problème. Il il m'a dit ça droit dans les yeux. Moi je l'ai cru, j'étais là, j'étais en confiance 22h30. Merci, bonsoir, on commence Ok putain ouais, C'est pas grave avec une C'est un classique Ouais mais t'as su maintenant as je... voilà. <rire> Ça fait plaisir Tu t'en es remis Oui j'ai survécu euh, Du coup donc oui Siberia suis... Ça y est je me suis perdu, ça fait 2 minutes ça, suite, 20 Tu, tu parles Et beaucoup trop, ça, trop. Alors, en fait euh, qu'est-ce qu'il nous raconte là C'est ça, c'est tout l'intérêt de l'émission euh, voilà On s'écoute Siberia avec un morceau de leur nouvel album Qu'ils ont sorti cette année Et voilà, c'était Sibéria à l'instant ça fait Oui, ça fait 5 minutes, c'est bien, c'est ça euh, Donc voilà, ouais, groupe espagnol On est en train de manger des burritos en même temps ouais. donc, Du coup, c'est un peu compliqué de, de, burritos, de se concentrer sur euh, la musique Ce soir, c'est bruit de mastication mmh. ouais, ouais. <rire> <on va se rire> dire, Ça reste assez classique C'est spécial <rire> euh, Voilà Et c'était euh, le morceau Empire of operation Avec un clip euh, qui fait bien l'année 2000 Moi, euh, voilà. ça fait plaisir quand même Cool Alors, on va enchaîner avec des trucs. Il y a une petite explication avant. Euh, il y a quelques mois, euh, un pote m'a partagé sur Facebook un article du magazine Kerang avec un, un top 50 des groupes de hardcore américains actuels. Alors je me suis dit, tiens, quel article putaclic Je vais cliquer pour voir si, euh, si euh, Iron Regan est premier ou deuxième, tu vois, je me suis dit... Et un... s'il y a des photos de chèvres en pochette Ouais, en fait. voilà, donc, donc je <rire> clique et puis il y a un petit texte explicatif où il raconte oui, bah, on a mis, euh, il fallait que le groupe soit encore en activité nanani nanana euh, du hardcore, euh, on a éliminé les groupes trop métal et tout, et puis là je vois et du coup c'est pour ça que des groupes cool comme Iron Regan ne sont pas dans le classement je fais quoi, qu'est-ce que c'est que ce classement de merde donc je regarde quand même et dans le classement je vois euh, je vois Bandit, je vois Transiant, plein de groupes ultra cool qu'on a passé à la radio, donc je, je me suis dit ah, peut-être qu'il est cool le classement et j'ai commencé à écouter euh, bah, tous les groupes que je connaissais pas du classement. Et en fait, ça m'a fait ma playlist qui a tourné en boucle pendant un bon moment et j'ai fait plein de découvertes comme quoi finalement, c'était pas un article si plus tactique que ça. Et du coup, je vais passer que des groupes de ce classement-là, euh, que des claques que j'ai eu mais C'est vrai que, excuse-moi, euh, quand j'ai vu ta liste, je dis... Bon je bah, connais que Mais non, voilà, tu es top 50 ah, des groupes des fois, de voilà, de trois trucs mais là, je bah, connaissais ah, pas grand-chose ah. non plus et en fait, j'ai fait plein plein de découvertes et je me suis pris pas mal de claques. Et on va commencer tout de suite avec le Judiciary qui a un groupe euh, du coup euh, de bah ça ça reste ce sera à chaque fois du hardcore américain et pas mal influencé métal avec euh, avec du gros riff ultra bourros en fait euh, aucune pitié, euh, ça va droit au but euh, ça défonce tout et on enchaîne avec euh, Candy euh, le morceau Lust for Destruction du coup c'est du hardcore cotesque, très politisé avec pas mal de chansons euh, euh, bah, contre la police, contre les violences policières etc etc donc euh, donc voilà et bonne petite découverte aussi, Judiciary le morceau c'est Pure Fury et Candy lost for Destruction c'est tout de suite Completed to mine Death beat us With God and hatred Deep old tales of a dying joy look kill your pride Before I die Our days of peace Stay with your soul I live in Breathing hope All great for control You've your Y a, en fait, il tu verras dans la liste, il y a des trucs un peu expérimentaux et qui... Mmh. qui ouais, mais qui... rien que là, le son, la sonorité des mmh. guitares en fond, ça, c'était un peu basse-battre. Mais en fait, euh, c'est ce qui m'a un euh... peu surpris avec avec ce Top 50-là, c'est que finalement, le dans, dans, le, dans le, la scène américaine actuelle est assez variée et ça montre que le hardcore, tu peux le pousser dans pas mal de directions ah ouais, assez différentes. Ouais, puis c'est pour faire une tonisque tous les la, la même chose avec des oui, groupes ça. qui se ressemblent ça ouais. non, mais voilà. et puis là il y avait plein de groupes que je connaissais pas donc euh... donc à l'instant c'était Candy et juste avant Judiciary, deux groupes euh, cités par le magazine Keran comme étant un peu les meilleurs de la, la, la scène actuelle hardcore aux états unis donc voilà, ah. de, de bonnes petites découvertes F faisons notre avis ouais euh, moi du coup j'ai passé les meilleurs euh, de la scène bordelaise c'est le moment ah euh... <rire> mais la scène bordelaise est proche de la scène américaine quand même Euh, on va commencer par euh, deux titres euh, de Natlo Sutila, euh, c'est un jeune groupe, euh, c'est juste une démo la cassette euh, de cette année qui vient de sortir. Euh, Natlo Sutila j'ai cherché, je me disais c'est quoi ce truc là, je me disais encore un truc finlandais, là des, <rire> des petits groupes de franchouillards qui, qui font des groupes finlandais. Euh, bon, en fait non, je crois que c'est le nom d'une espèce d'araignée quoi. C'est okay. nom d'une araignée, Alors, voilà. je ne cool. type d'araignée exactement, mais la photo c'est une araignée. Une méchante je pense. Ouais c'est possible ouais. <rire> euh, donc on va s'écouter deux titres, donc Fix It et après Elle. Euh, voilà, voilà, voilà, moi j'aime assez bien, quoi c'est un petit peu brutiste, euh, ça fonctionne au top. Euh, juste après on va se mettre Bombardement, puisqu'on ne l'a pas encore passé, là ils viennent de sortir un LP... Euh, J'irais quoi, il y a un mois ou deux Oui, c'est ça. Un euh, bombardement qu'on a déjà vu dans le secteur, euh, avec des, des gens dedans, de, du gasmac terror, et la chanteuse de Monarque, euh, puis euh, sûrement d'autres personnes, mais il y a forcément d'autres personnes dedans, parce qu'ils sont quatre. Oui, et euh, puis globalement, c'est les trois quarts de la scène bordelaise, finalement. Euh, oui, le bon. groupe. C'est des, enfin, puis voilà, ils savent ce qu'ils font, quoi, c'est du, euh, pour les, for fun of meanwhile, meanwhile, ouais, c'est discharge style, quoi, un petit peu un petit peu différent, surprise. quoi. Ouais, mais ça sûr. aurait ça fait 10 bombardements, hein. Ouais mais ils savent, ils savent quand même faire, il y a des bombes quand même sur la pochette, c'est tu sais où tu vas quoi. Oui. Euh, on va s'écouter le titre Silent Shadow, allez c'est dit par <rire> C'était bombardement euh, et puis l'autre groupe, je sais Natlo Sutilat. Natlo Sutilat. Sutilat à l'instant ouais. ou l'inverse, je sais pas, j'ai Non non non, c'était bombardement à l'instant, il y a pas de doute. Un <rire> <rire> nouvel euh, album. Le son et était bien. Ouais, ouais, ouais, Donc après euh, les deux légèrement les ouais. deux sont de Bordeaux, les deux ont la même formule et la même chanteuse. Ça marche bien. Je sais pas si la même chanteuse mais bon, bref, euh, au voilà, ils savent ce qu'ils font, tu fais une soirée thématique. Tu mets les deux groupes, t'es tranquille. <rire> la reprend l'autre. Oui, je, mais je, je veux dire, les deux groupes, ils jouent en même temps, t'es pas, pas sûr qu'il n'y pas juste un petit... C'est oh, pour ça je me suis dit que c'était bien, bien de si mettre ça pas, ensemble quand même. Non, mais tu fais, genre, tu fais le même principe que la colonie de vacances, mais avec les groupes là. Genre, dans, ah un, oui. chaque, dans chaque coin de la salle, t'as un groupe de débuts qui joue, <rire> puis ils jouent exactement pareil tout le long, c'est <rire> génial. Oui, ils peuvent largement le faire, là. Vous avez répété avant J'ai mis 10 euh, ans, j'ai 10 ans quand même. La colonie du void Oh. Bah, 10 colonies de vacances tu, tu, tu on va mettre un morceau mettre et... le logo on va je vais passer deux trois coups de fil on va proposer un projet à toutes les smaq en 2020 voilà super alors sinon on va écouter euh... on va écouter grosse Terror un groupe de Marseille voilà quand on y avait joué avec doom sisters euh, Brice m'avait donné le CD parce qu'il chante dedans et j'avais complètement oublié de, de l'écouter D'en passer tout ça ah, donc ah, c'était vraiment Non, c'est l'album euh, vert, euh, vert et Noir, mmh. là. Ouais, moi j'ai la cassette. Okay. Ouais, donc ils auraient ressorti depuis. Je, que je, crois, je, crois, mais... je crois pas. Okay. Je pense que ils seront occupés à faire des travaux à la salle gueule et puis euh, à essayer de, de détruire la vie politique euh, marseillaise. Ça fait un an, d'ailleurs, que euh, les problème, immeubles hein. rue d'Aubagne se sont effondrés. Ouais. C'est la fête. C'était là, exactement C'était le Quasiment, 5 novembre. Ouais. Ouais. Une grosse, grosse manif à Marseille, du monde partout. Euh, voilà. Complètement extrême. Et juste après, on va s'écouter Skuld, ou Skuld, je sais pas comment, je sais pas, c'est italien, Alors, euh, je veux bien le faire avec les mains mais c'est pas très radiophonique, euh, qui ah, est un groupe donc italien, voilà. c'est vrai, ah, c'est triste de voir Mitch recycler ses mauvaises blagues, ouais. attends, de me... oh, là. attends de me voir recycler mes mauvaises invalidations, tu vas adorer. <rire> euh, donc c'est avec euh, Pamela qui jouait dans Agatha et dans un autre groupe aussi de... Je sais plus. Oh, il y a un truc punk rock à un moment. Voilà, exactement, ouais, je sais plus comment bien, ça s'appelait. Ouais. Euh mais bon, du coup là où elle fait que chanter, non, avec euh, du gros métal euh, ça ras derrière, mais c'est vachement bien. Avec une bonne, je pense que c'est clairement la réverb qui te plaira beaucoup Mathieu. Ça... je laisse moi juger. Attention. Ah mais j'ai pas énorme de doute là-dessus. Et <rire> euh, voilà, donc du coup on s'écoute ça, le morceau de grosse terreur s'appelle quand même Global Messe Noir. Ça fait toujours plaisir. <rire> <rire> On écoute. On ah, est par <rires> parler temps c'était Skulled ou Skulled Skulled. C'était c'est ça. Ouais mais, mais encore une fois c'est pas très radiofait. Oui c'est peut-être des Italiens qui ont vu faire du... Ouais, ah, du viking quoi. Sont... Tous les groupes sont un peu suédois en fait. Bah, oui. <rire> Alors ça c'est une vérité absolue. Bah, à partir du moment tu mets nu HM2 t'es un peu mais suédois de toute façon donc voilà. Euh, ouais. J'ai peu écouté mais ça semblait bien. et eh bah David m'a ouais, Non, mais tu aurais un... qui discuter en plus Tu aurais écoutera tu... la euh... ouais. comment dire la réverb, que... ah si, je suis persuadé je l'ai en tête là. calé Puis vois, c'est du gros donson derrière, enfin je j'ai écouté en me disant oui, bon écoute, on verra bien, on m'envole le lien, je vais quand même faire l'effort d'écouter et c'est ultra cool. Euh, ils ont juste sorti une démo enfin euh, ils elles ont sorti une démo deux titres pour l'instant. Mais déjà cool avec un bon son bien bien stage comme il faut moi je crois stage je peux juste tellement comme ça ça marche bien voilà <rire> alors on va continuer pour ceux qui nous rejoignent il y a passé des morceaux issus de l'article de Kerang consacré à enfin, en tout cas selon le, le les journalistes aux 50 euh... Euh, meilleur ou plus intéressant euh, groupe de hardcore américain actuel avec euh, Xibalba un groupe euh, ouais hardcore mais avec de grosses grosses influences death metal du coup c'est plutôt bourrin et, euh, et c'est un groupe qui a été euh, créé par des mexicains immigrés aux États-Unis et euh, avec des textes assez intéressants qui font le parallèle entre euh, bah, la culture un peu précolombienne et puis la situation sociale euh, actuelle notamment euh, aux États-Unis Et, enfin voilà et euh, voilà des textes plutôt sociaux et euh, tout ça dans un dans un métal hardcore euh, très très loin et on écoute euh, ensuite euh, amydala euh, un, un groupe qui nous vient du texas donc pas très loin d'ailleurs les, les mecs ils sont euh, Ils habitent un petit bled juste à côté de la frontière, donc ils voient pas mal de trucs dégueulasses qui se passent entre la frontière, entre les états unis et, et le et le Mexique. Et ils avaient même sorti un t-shirt anti-patrouille frontière et tout, enfin, plutôt engagé. Et, euh, et pour le coup, on va écouter une chanson euh, féministe avec le titre euh, « Our bodies, our choice », issu de leur dernier album. Et pareil, Xibalba, ce sera « Enemigo », issu du tout nouvel album. Et voilà, à l'instant, c'était Amidala, avec euh, texte très engagé, très féministe, de ce groupe texan. Et juste avant, et il est bien bourrin, Xibalba, et le morceau, Enmigo. Ouais, c'était bien. Voilà. C'était ouais, cool, hein euh, Le groupe d'avant... Bonne été... petite ah, ouais, découverte ouais, bon, pour euh... moi, encore. Bon, très solide. Euh, voilà, moi j'ai passé aussi une petite découverte, un petit mail que j'avais reçu, là, euh, pour euh, voilà, pour un concert. voilà Donc j'ai dit, bon on va passer ça. C'est avec euh, l'anana justement, de Enchmane. Euh, que j'ai passé il y a pas longtemps parce qu'ils venaient de sortir un album euh, donc on va se mettre Dim Jerk 7 je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un groupe de Paris c'est juste une tout. démo, c'est du garage punk euh, plutôt sympa c'est parce que j'écoute tout le temps mais j'ai trouvé ça plutôt bien quoi plutôt Quant bien au fait, au euh, mur, une bonne énergie enfin, le garage, garage énergique c'est souvent mmh. bien quoi. Noël, euh, on va sens. se mettre le titre Black Car No Air Car Ça. Marcus il rigole euh, Garage Énergique là ça veut Ah d'accord euh, Juste après on va se mettre Pandemics, euh, groupe de Boston euh, USA euh, qui fait du punk euh, un petit peu brutal aussi euh, avec le titre euh, Don't War Trend et le LP In Condamnation euh, sorti cette année Quant au gardien du mur, le jardinier il ne cultive plus la tradition depuis longtemps Comme Noël je m'en fous Pas que je m'en fous, le ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs Non, pas. même pas, je m'en fous même pas. aussi. fait ah, À l'instant, à l'instant, on vient de s'écouter euh, euh, les très très bons euh, pandemix euh, avec le titre Dawnward Trend. Euh, je vous conseille d'aller écouter euh, l'album euh, voilà euh, sur internet euh, parce que c'est assez varié, ce enfin euh, voilà, ça, ça, ça, là, ça, de ça sort lui, de l'ordinaire quoi, euh, c'est pas mal du tout quoi. Ça a de la gueule. Et juste avant euh Dim Jerkset euh, voilà, euh, jeune groupe de Paris euh, voilà que que sens pas aussi avec la petite intro qui était drôle bah, je, ouais, en fait je crois qu'on a juste écouté l'intro et puis on a pas <rire> trop écouté le reste bah, moi j'ai écouté le reste alors du coup je, moi je sais que c'est pas trop mal en tout cas oui. l'intro était ultra cool et bah c'est bien moi je vais continuer de torturer auditivement ma collègue euh, qui nous écoute ce soir euh, qui se tape déjà la musique euh, plus ou moins infernale tu m'en parles au moins fait de par semaine de ta collègue quand même hein. bah écoute voilà. <rire> c'est parce qu'on quand tu passes 8 heures par jour avec quelqu'un généralement voilà <rire> ça finit par l'éteindre un peu Et euh, du coup, ce que j'ai découvert euh, Decultivate, un groupe tchèque je crois, euh, via Flo Impur, qui est en train de nous faire la pochette de Doom Sisters, on parlait un peu et puis elle nous a dit oh, ça c'est cool et tout euh, Effectivement c'est cool, enfin, selon selon les sources, mais euh, <rire> moi je trouve ça cool en tout cas Et juste après on s'écoutait un truc, où clairement je pense que ma collègue va adorer, ça s'appelle Games Doglar, découvert ça sur euh, comme ça... Euh, je même plus par quel bien euh, par quel biège j'ai découvert ça c'est un peu chelou voire pas mal mais euh, ça fait du plaisir je sais pas dire il y a un côté un peu hypnotique encore dans tout ça je crois pas ah. je sens que je me même pas du coin ou un truc ah du oui, genre il y a, il y a le triva sur le chat si je préparais dire. mes émissions je pourrais te donner des informations mais, <rire> mais là tant pis oh, pourtant tu es celui qui a les porceles plutôt euh dans la box oui je fais au fur et à mesure moi je toujours la ramasse et toi deux semaines avant tu es déjà prêt c'est pour avoir aucune info parce qu'il n'a pas de papier il n'a pas de tout ça non mais du coup je mets le morceau au moment où je les mets je sais à peu près c'est quoi Après, après j'oublie complètement et, voilà. et puis le jour même Là le prochain C'est normal d'oublier Le prochain bloc Avec Trashley et Sordid Chip Je me souviens même plus C'est quoi les morceaux <rire> ouais, Mais bon, bref bien. On en parlera ouais, non, plus non, tard non, on, en, on en parlera dans prochain bloc Ouais Donc du coup on s'écoute Décultivate et Games Doglar Et voilà, à l'instant c'était Games Doglar, et euh, juste avant d cultivate Voilà, ça fait du plaisir, Big Up à Flo, Big Up à j'espère que tout ça vous, font... ça, mmh, ça vous fait Le plaisir. bloc est intéressant. ouais Oui. Mais intéressant dans un bon sens, je, je, je <rire> dis pas toujours ça euh, façon positive. Quand c'est moi qui faisais mon chose. Ça le mérite d'être souligné, c'est ah, bien. Au bout de 49 émissions, il serait temps quand même. Oui, effectivement. <rire> et dix ans de, de on, vie on, de groupe. On n'ose pas souvent parler, en parler, c'est tout. Encore la timidité. Il y a la barrière de la langue. <rire> on a dépassé cette barrière depuis longtemps, Mathieu. Enfin euh, bon, c'était quoi j'étais été perturbé l'espace d'un instant, ouais. ça y est. Ouais, bah, t'as été troublé. Oui, bah, je me suis... j'ai des bons souvenirs avec Mathieu là, là, que ouais, que dire, des un... de dépassage de barrières de la langue et... <rire> Bon, il reste un tout petit peu de temps avant l'agenda concert donc je vais passer un seul morceau du des deux prévus et puis ça va aller tout vite parce que ça va être du grindcore. Ah ouais, alors c'est quand même dans le top euh, de uh, de Krang euh, des groupes de hardcore mais bon, ça tire vraiment vraiment vers le grind. Euh, donc c'est plutôt bourrin, le groupe c'est HRS euh, ou Hirso, je sais pas trop comment on dit. Et euh, euh, bon ouais voilà, groupe de grind et ils ont sorti leur dernier album qui s'appelle Friends Lover Favorite il est pas mal, il euh, y a beaucoup de, euh, comment on appelle ça, de, de guests et de euh, et de enfin ils ont fait le, leur, le groupe avec tous leurs potes et le morceau que je vais passer qui s'appelle qui s'appelle, qui s'appelle, où est ma liste euh, euh, What is love without purpose, tu vois c'est tout à fait euh... <rire> bref c'est avec euh, Laura Jane Grace de Against Me Ah ouais, ouais voilà, je savais que ça te ferait plaisir. Dans un groupe, Dans un groupe euh, qui tire beaucoup beaucoup vers le grind et mec qui en même temps est très engagé euh, leur texte bien que court euh font la belle part euh, envers les minorités notamment les LGBT les trans et tout enfin ça fait plutôt plaisir de voir des groupes euh, engagés comme ça donc c'est temps oui qui les concernés euh, voilà, ouais. voilà. je pense qu'on vient vite à faire là, tourner le sujet autour de ça voilà là. donc euh, c'est Hirzu HRS je sais pas trop comment on dit avec le morceau What is Love Is Other Purpose <musique> 25 secondes hey, de, Merci, c'était De hardcore hardcore, plutôt cool. Donc voilà. Ce qui nous amène pile à l'heure pour l'agenda de la jardin jardin concert. concert. Il est 21h sur, sur Radio Victor Burritos. Mori. Ouais, on sait pas trop quel du coup. <rire> très hésitant. Non, je très bien. Euh, donc on commence, on est le Alors attends, comment ça va se passer l'agenda Est-ce que, qu ça préparé, préparé, ça passer, que es, très, tu qu'il a préparé soi-disant Soi-disant. vois comment là, tu te visualise, quelle ambition tu as pour cet agenda mythique <rire> Je écoute, moi j'ai appris l'homme au cœur de son projet d'entreprise, moi je dis, tu vois. <rire> je suis la startup nation de l'agenda concert. Mais tu as euh, l'impression. Ouais, donc du coup on est le 14. Alors, en ce moment même, il y a Itita Anita qui joue à la souris verte. Donc qui va démarrer, qui démarre à l'instant, 21h, ils sont ponctuels en plus là-bas. Euh, voilà, euh, le 16 novembre, il The Letcher et Dead Riton à l'Antracte 2 à Saint-Denis-des-Vauches. Et le, euh, toujours à l'Antracte 2, alors, il y a la fiesta de fin d'année le 28 décembre. Ils voilà, feront toujours euh, groupe locaux à fond. Euh... Euh, Excuse-moi, par rapport à l'Antracte, t'as pas d'autres euh, infos Parce que le, le 23, il y a aussi un concert. Ah, de Simon avec euh oh, c'est pas c'est Afr Afr et Congride et il y a pas aussi le groupe de Steve qui s'appelle Elo l... Bastard non euh, non Elo euh... Darkness Elo Darkness voilà, voilà exactement donc euh, Afr Congride Elo Darkness donc soirée gr... Creusgrine euh... enfin Creuste en particulier quand même le 23 novembre à l'entre acte 2 Saint-Délévoge Excellent euh bah c'est très bien check check check euh... on continue avec que euh, un concert à ah non euh, non c'est les tanneries mais ça vaut oh, le coup de dire quand même Skyholder Rotten Master de qui joue avec Insanity Alert et Fallen Lilies le 22 novembre aux tanneries donc du coup vois c'est cool et ce qui est bien en plus c'est que sur l'affiche là Old Rotten Bastard ils sont catalogués comme grind punk <rire> Oui, ça c'est les gens les gens de, de, de, de Maloka ont, ont parfois des difficultés à noter les bons styles voilà des copiés collés d'autres affiches ouais. <rire> tu sais pas euh, voilà alors là dessus on sent un peu l'affluence à mon avis tout est rien euh, dit je pense que sur cette date là dans l'agenda on sent un peu l'influence de, de Marilène sur l'agenda concert de Déviance parce que c'est une soirée dark dark cold wave gothique tout ce que mmh. tu veux le 23 novembre au Hublot à Nancy avec Rosa Crux, Crux. Crux. Crux. Crux. Ouais, Je connais, j'avais envie d'y aller alors. Ah bah, voilà, <rire> tu deviens gothique Mathieu, ça y est Je me mets à Mélanoï, tu gothique, en ouais. vieille Et Arnaud il continue à aimer les trucs <rire> que je connais voilà. <rire> Et Guerre Froide, un groupe de Coldwave de Lille mmh. ouais, es, C'est un, connais, un connais, vieux groupe, c'est un groupe des années 80 en fait C'est un précurseur du style ah ouais. Et puis euh, sur Forme, je sais pas, enfin, c'est Burn Bad après qui a ressorti ça quoi c'est bien aussi c'est vraiment l'époque euh, voilà sainte etpunk euh, froide français c'est mmh. toute l'époque métal urbain tous ces trucs comme ça là pas enfin, en moins en moins électro mais c'est ouais. ouais, cette génération mmh. Quoi, mmh. Mmh. Bah, quand même euh, du coup on enchaîne avec le 24 novembre chez Paulette à panier dernière barine avec les Ramoneurs de menhir et pasienne pins pas pince peut-être on peut peut-être te dire pince on va, <rire> hein, on va pas exagérer euh, voilà donc bon peut Enfin, ils mettent Puxentic, oui, enfin, c'est les berets noirs avec du bignou. Et euh, Pipes and Pints, c'est euh, de la riche euh, punk rock, hein, pour faire simple, Et de République Tchèque. Je suis perso extérieur Mais bon, voilà, donc ça se passe chez Paulette le 24 novembre. Le 28 novembre, il y a Doom sister à Epinal, dans un lieu autogéré, dans un squat même. Tout à veut. fait. Voilà, à la courgette c'est dans le quartier de la enfin, dans la maison des associations épinales l'ancienne caserne militaire voilà il y a un lieu qui a été ouvert il y a quelques mois et il se passe des choses voilà du petit concert de programmemé donc le 28 21h23h avec doom sisters et le fond du crew du hip hop euh, du coin. Et puis sûrement quelqu'un qui passera du son, DJ, enfin, on verra bien comment ça s'organise. La fête. Voilà, la fête. Et en parlant de ça, euh, le 23 aussi, puisqu'on est dans la période là, 23 novembre, ils et elles font euh, un petit rassemblement Place des Vosges euh, en soutien au lieu autogéré euh, au mode de vie alternative, si je ne dis pas de bêtises, euh, avec euh, des petits stands d'information euh, liberteurs, euh, anti nucléaire euh, voilà, donc Place des Vosges euh, le 23 novembre, 14h-18h. Voilà, donc si vous voulez soutenir, euh, ou si vous avez des assos, des choses comme ça, que vous souhaitez soutenir le mouvement, allez-y. Viens-les donc, pour une fois qu'il se passe un truc à épinal c'est quand même cool. Enfin si, j'ai vu Bison Bisou épinal dans un bar minuscule, il y avait 70 personnes plus un groupe, dans un bar qui peut contenir 30 personnes en temps normal. Et ça m'a rappelé mes jeunes années, je me suis dit quand même, je suis peut-être un peu trop vieux pour tout ça. Mais euh, c'était quand même aussi cool de voir dans Epinal un truc où c'était un peu la zone et avec Bisous-Bisous, c'était ultra mortel et voilà, c'était vraiment cool dans Epinal, il y avait autant de gens qui regardaient depuis la vitre de dehors que dedans enfin c'était un <rire> bon instant euh, voilà, donc je se passe un peu des trucs quand même, et donc on enchaîne avec le 29 novembre, Tagada Jones et Black Bomba qui passent à la souris verte à Epinal, euh, mais c'est complet donc voilà, si vous si vous n'avez si pas vos places, ben, tant pis pour vous, vous mieux, autant mieux, toi, hein, bah, ça va, je voulais pas le dire en premier, je <rire> me suis faut, dit il faut venir la veille à euh, la courgette C'est ça. Mais voilà. Prenez... Ça, euh, les vrais quoi. sables. Oui, exactement. Euh, à la MJC des Trois Maisons, le samedi 30 novembre, il y a un gala MMA Mixed Musical Arts. enfin euh, une belle affiche. <rire> j'ai <rire> Très ouais. belle affiche avec Boba Caris, le combat qui n'aura jamais lieu, le combat du capital, et voilà. Euh, avec XMA, c'est l'Electropunk, Old Rotten Bastard, c'est du grindpunk. Enfin, j'ai <rire> vu ça sur une affiche des tanneries. Euh, le fond de l'air est frais, euh, c'est du... Ouais pour un folk globalement ça ouais. comme ça dark folk et euh, président routine bah ça c'est le groupe de Loic. de Loïc euh, Hos voilà pour les vieux les vieux de la vieille c'est Loïc Hos <rire> c'est ça chaque euh, je cherche qu'on continue avec chez Narcisse qui font une belle affiche avec les shérifs et No one is innocent le dimanche 1er décembre voilà quand même assez solide Euh, et GBH euh, qui passe à l'entonnoir le même soir à Besançon. Je les écoute cool aussi pour tout crème Mais mais, ouais, mais toujours debout quand même. il euh, y a un concert aussi euh, tu l'avais pas celui-là à Moyen samedi. Samedi 16 novembre à Moyen euh, c'est une petite commune euh, oh si, oui, près de Ramberville euh près de Ramberville mais dans le 54. Voilà, de l'autre côté. Voilà. Avec Ferro euh, 1000, Ferro 1000, c'est de la noise, du Nord, et U Savoyards, Punk Hardcore, Silence et Comptoir Chaos. Voilà. Donc tu euh, as moyen euh, le sympa, samedi 16 novembre. Ouais, c'est une petite affiche sympa et puis le lieu est cool hein, je sais pas si vous connaissez. Euh... Bon, on va apprendre à connaître bientôt. Petit euh, ouais, tout à fait le 7 mars, ça un ancien presbytère en fait qui qu avait la, la mairie qui, qui était surmonter donné, puis une association enfin des gens qui sont venus dire voilà, on cherche un endroit pour faire un lieu, tout ça, ils l'ont mis à disposition. Cool. Donc ils ont retapé le lieu Donc ça fait euh, grange euh, Voilà ils ont cuisine euh, Petit bar euh, Petite salle de concert voilà C'est très rustique Mais ça fait le taf à mort Puis la mairie est plutôt d'accord Donc ça se passe bien C'est bien ça Ouais c'est ça C'est cool, un ça petit patelin Mais, mais il se passe ça. des ouais. choses bien quoi, tu vois, ouais. Ils arrivent à faire des ouais, petits, petits roues euh, bien J'ai le traversé des fois bah... Okay. Ah bah il n'y a pas grand chose hein, Ah euh, non, non oui, après, ça peut mettre un peu de dynamisme aussi ouais, Dans des petits patelins Donc c'est pas mal Ensuite il nous en reste deux Après on vous laisse avec de la musique moins audible faut... Je sais pas, est-ce qu'on a décidé ce qui était prévu après ouais, j'y vais, j'y vais. Ah Sinon j'ai un, un morceau en attente. Donc euh... Ouais. Euh, donc du coup c'est le dernier concert des Voyageurs du Son, Asso qui a fait régner les fours et la noise sur épinal pendant de nombreuses années. Et bon, pas que de la noise mais surtout des fours quand même. Même si à la fin, ils ont arrêté de faire de la noise et des fours. Bon, je sais pas, ils sont pas du tout constants comme association, mais bon, c'est pas <rire> grave. Euh, voilà Donc ils font leur concert d'adieu le dimanche 1er décembre à 19h30 au Lavoir Théâtre à Epinal. C'est prix libre, comme d'habitude. Avec euh, Dangereux, Monsieur Pélican et Brotox. alors Clairement Je sais pas Si vous aimez la musique Venez Parce que je saurais pas comment y a pas vraiment un thème de soirée c'est Y'a un peu de post-punk Un peu de... de bizarre électro Un peu d'indus je... mmh. Mais ils sortent toujours des groupes Que tu connais pas quand même hein. Jamais C'est ça qui est incroyable D'où ils ont euh, Ils ont un contexte Ils ont quand même un milieu quand même Très bien fermé C'est ça euh... C'est euh, l'alternative en fait, euh... De l'alternative euh... euh... <rire> Ah il y a des trucs euh, Qui mériteraient de pas être connus Et d'autres qui mériteraient D'être très connus Voilà ça <rire> Mais bon euh, donc euh, ouais ça c'est leur dernier concert et on va finir cet agenda avec euh, une note un peu plus loin mais bon il euh, y a Guerrya Poubelle qui repasse à Nancy avec Lone Wolf et Marvin Imer à la MCI du lieu Haut du Lièvre à Nancy. Voilà. ça recommence enfin euh, ah ça oui, continue oui. de recommencer les concerts là-bas et c'est le lundi 30 décembre. Voilà. Donc euh, bonne petite soirée en perspective bah, ouais. Que du plaisir et il y a des concerts à la Souris Verte aussi mais bon il y a moins de moins de truc rock and roll mais on pourrait vous en sortir en allant sur leur site euh parce que globalement j'ai rien trouvé pour l'instant à part euh, Magma qui va euh, <rire> qui va venir jouer à l'épinal c'est quand même ouais, et Magma créant, et Lordi pas, ah, pas le même sort ça, ferait, ça ferait beaucoup, oh, ouais. Oh, ouais. Ce serait beau mais quand ouais, même... non, mais blague à part ça fait quand même deux groupes où tu dis il y a pas mal de gens qui vont être contents de les voir oui, ouais. c'est pas spécialement nous ça, ouais. on est bien d'accord mais je tu regardes la proc de l'autre canal très franchement c'est moins bien Oui parce que c'est récent c'est pour ça Ils vont vite refaire de la merde Bah ça fait ça fait déjà Peut-être bien 5 ans Ça fait peut-être bien 5 ans que ça Tu me regardes quand même très sérieux Ça fait quand même 5 ans Bah je veux dire 5 ans t'es pas non plus dans le très récent Voilà pas quoi Donc non voilà il y a quand même des trucs qui se passent Des trucs bien, des trucs moins bien Mais il y a quand même des trucs qui se passent et c'est déjà pas mal On s'enchaîne avec un petit morceau plus rapide que notre agenda d'un concert C'est bien passé, je t'en globalement bien sorti. Merci Mathieu, ça fait plaisir. Tu veux qu'on passe la barrière de la langue tous les deux Je vous laisse faire vos trucs dans le coin, en attendant on va écouter Sous le Glow euh du hardcore toujours mais euh, mais plus plus intéressant enfin plus intéressant qui va plus dans les limites du style parce que il euh, fusionne pas mal d'influence un peu skrimo, 10 bits forcément, un peu de fastcore, des influences aussi hip hop et euh, un peu noise, tout ça c'est assez expérimental et, euh, et toujours avec des textes très engagés. Donc euh, donc voilà, c'est Soulglow et le le morceau n'a pas de n'a pas de titre c'est juste uh, searchy one et, euh, et voilà et je je ouais. Mathieu qui en train Et moi l'autre groupe ça va pas durer bien longtemps euh, c'est fatal brutal c'est un oh. groupe de punk hardcore d'Offenbourg en Allemagne euh, j'avais déjà écouté la démo j'avais trouvé ça plutôt cool euh, chant féminin euh, bonne bonne patate C'est avec notre euh, notre pote euh, qui vient souvent dans les concerts dans les dans le secteur enfin dans dans l'est de la France là, un, un petit allemand avec des grands cheveux d'une quarantaine d'années c'était On, on, on sait pas son prénom mais sait, ouais, ouais. Chelon, Le visage tout gentil ouais, euh, ouais, Oui oui je vois Je, bah, bien, je c est c est sais pas comment mais il s'appelle Mais il est super sympa On dit toujours coucou et ouais, ouais. on sait jamais comment il s'appelle <rire> Mais si et tu il... nous écoutes, euh, salut <rire> Et du coup il joue dedans, il m'en avait parlé T'es super content euh, de, ça, de faire ça Ils vient de sortir un petit semaine euh, Le titre antisocial et C'est toujours aussi bien que la démo Et en termes de sang froid, ils sont comment Antisocial Tu perds ton sang froid Non, Vite, la musique, la, les la, les la musique, Marcus, Marcus vas-y <laughs> <laughs> Them white niggas you fuck with Turn Tiki Torch real quick Real quick Real quick C'est fini C'était fatal brutal avec le titre euh, antisocial, tu perds ton sang-froid. J'ai pas connu le refrain d'ailleurs. <rire> non mais <rire> il était il était beaucoup moins euh, c'était pas c'était pas très ce ni euh, ni en track ça. D'accord. Euh, juste un Et truc juste un que... Et juste avant c'était Soul Glow. Euh... Ah ouais, j'ai oublié. Voilà. Et qui que... oui, donc euh, j'oublie une date quand même où ah, ça, parce qu on se rendait entre nous est... là. Ouais. Et on est quand même exactement en train de se dire putain, il faut aller au concert de Man et euh, qu'on a oublié de dire dans l'agenda concert. <rire> euh donc qui est qu Limpietus Festival qui reprend cette année on avait déjà parlé un peu la dernière fois et euh... donc du coup avec cette soirée qui est gratos quand même excusez-nous de le dire mais je crois que tout est gratos en plus cette année parce mmh. que c'est les 10 ans enfin c'est voilà extrêmement solide avec d'Opstone du gros doom dégueulasse du Canada euh, The Secret euh, un groupe italien je sais pas c'est ouais, quoi vraiment très très bien un de... Black Black Death euh, bien brutal ouais, ouais, ouais. Euh, non bien, bien un, bah, sorti euh... sur ce, ce qui est quand même une bonne référence quand il belle c'est la la pochette avec ce sur fond jaune juste la silhouette d'une tête de bouc que qu'on a tous vu passer forcément c'est un truc de bien bien solide. OK. Et Sacrifice avec ça un groupe de speed metal français. Et puis on va voir la date du coup de Noise Noise and Company Je crois que c'est le lendemain ou Ouais bah c'est tout sur le week au il y a trois dates il me semble. Trois groupes de harsh noise avec Lord Gonzo, euh, du coup, euh, le, le, le harsh noise euh, de, de Belfort. Il euh, y a euh, Noisemaker... Ouais. Il y a trois trucs je crois Et ça, le, c la, la pas la merde le bruit de la merde enfin, je sais plus, Et Et Écoute la merde. Écoute la merde ouais. <rire> Alors, bah, la Vivian, Vivian, jamais, Vivian euh. jamais je voudrais écouter le moindre morceau ou même <rire> un, même instant de ce groupe mais je connais le nom. C'est euh, comme euh, terrible, ça. c'est <rire> rigolo parce que là j'ai j'ai euh, je lisais un de ces fanzine Lord Gonzo là, il avait sorti un fanzine euh, où c'est qui parlait de ses premières expériences euh de groupe archeneu et tout ça eux c'est qu'il avait joué chez Pipe euh, dans son garage avec un groupe de je sais plus avec un groupe de grind là-haut et puis que c'était vomi dessus que c'était pissé dessus genre atroce <rire> et il était il était, il avait été viré de la soirée genre <rire> <rire> sur honte. Ah Venez, ça va être bien. <rire> c'est vendu comme ça franchement. Ah ouais j'ai lu le poisine, c'est outrageant <rire> euh, du coup, ah non, j'ai encore pas ça. Si, Yann Gourdon, c'est ça, les trucs euh, de l'enfer. Je crois que c'est le truc le dimanche, euh, de, dans c'est pas dans une salle, c'est dans le conservatoire ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Bon, écoute, je suis en train de chercher, je trouve. Il y a trois, trop, en tout ouais. cas, c'est samedi vendredi soir, samedi soir, ouais. dimanche soir. Et euh, avec chaque fois plusieurs groupes, dans, à chaque ouais. fois un lieu différent. Ouais. Voilà. Bon, bref. Euh... Mais sinon, c'est ce qu'on passe, nous, après Oui oui, j'ai prévu un bloc où je me suis je me souviens, je vais juste dire les noms des groupes parce que je me souviens plus de <rire> tous, c'est quoi. Ah oui, c'est euh, le fameux bloc oublié. Oui. Attends, je vais prendre un peu de bière avant. Des ah, oui, donc euh ce qui a Romain euh, qui Romain Croscap je crois. Enfin bref un creuste français de Paris plus ou moins qui a sorti le guide ultime de la scène française ah oui. Et euh, on dit comme ah, ça c'est un peu plus un peu ultime. <rire> ultime <ouais, rire> c'est oui. comme ça qu'il cool, est cool, quoi un chouette guide actuel mais euh, ouais, il a fait un c'est rigolo quand même. Aller ouais, c'est sympa. Ouais, ouais et ouais Mais en fait, c'est on rigole comme ça, mais c'est giga boulot immense d'avoir fait ça, et ça retrace quand même, ça fait tout une grosse grosse partie de la scène française active en ce moment, et les groupes cools, surtout, parce qu'il y a d'autres groupes qui sont pas dedans, mais... Euh, ouais, voilà. c'est que de l'actuel, hein. Voilà, c'est ouais, des ouais, groupes, qui, joue, quoi, des ça, groupes ouais. qui tournent, des labels, euh, voilà, actuels et tout ça... Stéphane euh, Tanker, il y est quatre fois parce qu'il fait euh, les oui, groupes, le, le studio, de... le label, du coup <rire> il était content, enfin bon. Et on a même l'honneur d'avoir la, la partie quand même Les Vosges, ouais, voilà, il ouais. n'y ah, a pas de ville <rire> chez nous, <rire> et ça c'est cool, <rire> je vois la vie en grind, euh, donc euh, du coup, et j'ai fait un peu le tour de la liste euh, des groupes qui y avait dedans, et j'ai découvert des trucs que je connaissais plus ou moins de noms, mais euh, jamais, euh, jamais trop jeter une oreille, Euh je me souviens plus tout, c'est donc killer d'y dire un truc plus vaguement post-punk un truc un peu bizarre euh, qui plairait peut-être à un des deux et euh, un truc de punk rock, je crois. Voilà, dire les Non, donc bah, attends, je vais le faire, on verra bien en improvise. C'est la musique improvisée, c'est un peu comme ça. Euh, donc du coup, il y a Trashlet, Sordid Chip et Better of Dead. Ah. Je crois que c'est vaguement ce genre de son bien. Voilà, oh, je tu... connais <rire> les trois, les trois sont bien. <rire> et et ben voilà, le télescope et quoi Non, <rire> c'est la surprise. voilà, donc on s'écoute <rire> tout ça et puis si vous avez Je <rire> n'ai pas de pari pour le coup, Non, il a... non, moi j'ai fait, fait, euh, Paris, fait ah, un peu par l'ensemble. J'ai checké un peu tout ce qu'il y avait vite fait. Et euh, voilà, donc si vous avez l'occasion, euh, si vous avez des, des trucs à découvrir éventuellement, même si je... il y a pas mal de choses qu'on a déjà passé ici, mais ça sera toujours ouais, l'occasion de... En fait, ça fait découvrir à quel point la scène française, elle est beaucoup plus vaste qu'on imaginait finalement. Oui. Ouais. la Better of Dead, on est déjà passés, Oui c'est très possible, <rire> si elle trouve c'est le même morceau et je suis un pignouf, on va savoir si elle trouve je suis un pignouf tout court, rien ouais, à voir avec ça C'est peut-être un euh, dernier truc Non mais c'est cool de les faire ouais. voilà. Donc on s'écoute euh, Trashley, Sordid Chip et Better of Dead Musique C'était Better of Dead, euh, Sordid Chip, j'ai pas fait gaffe si on l'avait passé ou pas. Mmh, pas sûr. Oui. On a mis trois morceaux là Ah oui, les trois sont passés. Ouais, ouais d'accord, bon, j'ai pas été attentif, c'est cool. Donc du coup, je ne saurais même pas si c'était ça. Alors là, je suis en train de dire des conneries. Oh, oh excusez-moi, c'était ah. que le premier. Et bien du coup, tout de suite, on s'écoute Sordid Chip. J'ai été vaguement attentif. Allez, c'est reparti. <rire> Ah ouais bon, on a écouté les trois pas, euh... Bon, ben au pire, on s'excusera auprès des groupes ouais. euh, Voilà, c'était des groupes euh, français c'est bien Comme ça, je prends pas trop de risques Heureusement que le micro ne marche bien, lui hein. Oui, c'est vrai <rire> euh, Voilà, donc euh, juste là, ce qu'on a réécouté un tout petit peu l'intro C'était Better of Dead ouais, Groupe euh... de Angers voilà, Le groupe euh, Punk Rock à la fraction et tout, c'est euh, cool oh ouais. Et euh, on a commencé aussi par Trashley et je pense que Sordicippe est passé à la trappe mais ça c'est on va se poser la question en antenne pendant le prochain morceau on verra si on si on corrige qu ce le tir. qui s'est réellement passé On va <rire> mener l'enquête et puis on est sûr de la part de Radio Gamezo et on tirera des sanctions. Tout à fait. Euh, euh voilà, bah, donc toi, moi monsieur. je vais faire ouais, ouais, ouais, un petit euh, un petit bloc euh, hommage euh, euh, au chanteur euh, des Caméras Silence euh, Gilles Bertin qui est décédé euh, le 7 novembre 2019 euh, donc il y a une semaine. Euh, donc pour ça a pas mal tourné hein la fois a pas mal tourné hein, euh, dans les journaux et compagnie il avait fait beaucoup parler de lui récemment donc euh, Gilles Bertin donc euh, chanteur euh, du groupe de Oi Oy, Oi Camera Silence de Bordeaux euh, euh, voilà début début 80 euh, ils avaient sorti le très beau album réalité en 1984 donc il chantait dedans faisait de la basse aussi au tout début et il s'est rendu à la justice euh, française euh, il y a quoi je sais pas de 3 ans Mon temps top peut-être un moment. Pas, ouais. Moi j'aurais dit moi, ouais. ouais, je sais pas exactement la date quoi, a, ouais, bah, le bas, temps de faire de bas. faire son bouquin, une giga tournée promo pour le mmh, bouquin, c'est ça. Je sais qu'ils avaient fait un, un affaire sensible avec lui, euh, ouais, mmh. ouais. voilà, c'était. Voilà, donc euh, il s'était ah, a donc c'est soit il écrit un bouquin arrière donc 30 ans de cavale, enfin moi punk 30 ans de cavale un truc dans le genre que je suis en train de lire qui est absolument excellent euh où il raconte en fait euh, toute sa vie de punk et puis de euh, héroïnomane euh, et puis là derrière il le MST du sida donc ça euh, aussi un peu pour ça qu'il est mort bah c'était même avant ah. euh, avant le braquage parce que je crois que c'était justement une bande euh, bah, la bande de toxicos euh, ouais mais c'était euh, dans le clair. bouquin en tout cas il en parle après qu donc qu'il écoue qu'il a le sida en fait euh, donc voilà donc parce qu'il ils avaient fait un braquage de la euh, Rings c'est ça donc une banque à Toulouse dans les en 1988 Et du coup ils sont tous fait choper, euh, la plupart sont morts. Euh, et puis lui voilà, il s'est rendu au bout de 30 ans, puis finalement il était euh, relaxé. Il a eu 5 mois avec sursis, si je dis pas de conneries et du coup bah plutôt bien mais bon il a pas vécu longtemps malheureusement après euh, après être revenu quoi. Euh, donc on va se mettre euh, deux petits titres de caméra silence euh, donc euh, le premier réalité donc euh, qui est vraiment euh, l'époque euh, oi euh, de caméra et juste après euh, le titre esport dessus euh, qui parle de un petit peu de la guerre euh, de la guerre d'Espagne euh, sur l'album rien qu'entraînant qui euh, qui est plus reggae euh, voilà reggae punk euh, qui a influencé aussi la race de groupe euh, dans le style quoi. Donc on s'écoute deux petites idées de caméra silence. C'était Caméra, silence, euh, à l'instant. Tout à fait. Euh, alors par contre, le tout premier titre, l'album euh, Rien qu'entraînant et Sport déçu, euh, Gilbertin n'était plus dedans déjà, juste pour l'info. Ah d'accord. Il n'était oh, ouais. plus dedans, lui était juste là pour le premier album, puis après ils ont changé, enfin il y a eu des line-up différents, mais bon, ils ont fait deux albums et puis ils ont dû arrêter quoi. Je suis et pas ouais, sûr qu'à l'époque c'était ultra mythique Mais en tout cas maintenant c'est devenu un truc Maintenant ça l'est quoi voilà à ah, Je veux ça. dire quand ça en parle Ça en parle dans tous les médias finalement enfin euh, Quand mmh. il est quand ben, il s'est l... rendu à la police Tout le monde en a parlé Quand il est mort Oui, là, oui mais sans plus, en plus parler en de, de lui que de, du groupe en lui-même Oui mais c'est mmh. c'est devenu quand même une icône euh, bon, peut-être au-delà du groupe Mais euh, voilà C'est plus le côté braqueur et tout Mais quand même c'est devenu quand même euh, personnage Et d'ailleurs c'était dans Je crois que c'était renfer sensible où il en parlait Qu'il avait failli se faire choper En fait il y a un mec qui l'a reconnu mais deux à cause de caméra silence pendant ça son braque enfin ça capable j'ai lu ça il y a deux jours et lui dis mais tu es chanteur de commercial comment oh tu as chanté le refrain non non pas du tout pas du tout puis du coup en fait toi il a fait une fausse rumeur comme quoi c'était c'était des des gens de l'ETA terroriste tout ça du pays basque du coup il est une sale réputation ce qu'il a tenu à discr à Lisbonne en fait il il a ouvert à discr Lisbonne et du coup après ça fait griller un peu par les autres pas enfin, tu sais, fausse réputation après enfin Voilà, ouais ouais c'est bon. Une bon pour le groupe, on était quand même un peu dans la lutte armée quand même hein, mais... <rire> mais ouais, mais Il a quand même failli se faire grillé juste parce ouais. que ah, fait, mais un, mais bon. un mec qui l'a reconnu du ouais, coup c est, c est, Ça c'est même... ça. ça. fait 10 ans Sur que tu au <rire> cavale, tu as t à toutes les polices ouais, et là tu un mec qui t'a vu dans un squat et tu as un, un, as as un album de punk et tu tiens à discr qui qui potentiellement peut vendre du punk. C'est quand même Voilà, dans l'idée punk scène internationale, tu vois du coup. Et puis du coup, c'est est du coup elle cite parle de d'un du nouveau groupe euh, qui vient de qui vient de sortir Nirvana et du coup euh, la première partie c'est euh, les les Buscocks et du c'est quoi ce bordel c'est vraiment des bouffons c'est les légendes qui font les premières parties des connards ouais, <rire> ça va pas changé, euh. en fait <rire> OK, on va continuer notre euh, exploration euh, de des groupes méconnus de la scène euh, hardcore américaine actuelle avec euh, Portrayal of Guilt, un groupe euh, <rire> un groupe hardcore avec pas mal d'influence euh, screamo et même un petit côté black metal euh, qui est plutôt cool et ensuite on écoutera euh, Show Me The Body, euh autre show euh, du coup assez différent et euh, Mitch me montre des des, de me des tatouages mal fait il voilà. y a des salons épinales c'est pas une bonne idée pas, ouais. écoutez plutôt Show Me The Bonnie euh, c'est un excellent groupe de hardcore avec pas mal d'influence un peu rock post-punk euh, même un peu électro et groupe qui s'est fait connaître euh, en tout cas il dit ça dans l'article de Kerang par des petits concerts guérillas euh, non programmés sous des ponts euh, aux états unis donc, euh, donc voilà on est dans cet esprit là euh, Euh, plutôt DIY, un petit peu, euh, un petit peu, un petit peu bourrin Donc, euh, donc voilà donc, Portrait of Guilt, un peu plus Crimo Avec le titre A Burden, Et juste après Show Me The Body Madonna Rocket, c'est le titre sa personnalité. Et donc euh, donc c'était Shamebody dont, ouais, dont dont dont l'album est vraiment euh, très riche en influences diverses et euh, le morceau là était très rock, le, leurs autres morceaux euh, sont euh, enfin partent dans d'autres directions encore. Donc euh, c'était encore une belle découverte pour moi et juste avant c'était Portrait of Guilt au oh, Guilt, ouais, voilà. un truc un peu plus crimeo avec des passages un peu ouais, puis enfin, en tout cas Keron vendait ça comme un mélange de screamo et de black metal. Du coup, j'étais obligé mmh. d'écouter et puis j'ai trouvé ça bien cool Ouais, ouais. Ça Voilà, ça allait. Voilà le truc. Bon, on traîne pas trop là parce qu'on est Joe Walker si on veut euh, Si On veut partir point. à l'heure alors <rire> arrive à l'heure. Non, non mais j'ai encore des groupes à passer <rire> allez, okay. allez, allez, allez. Du coup, on enchaîne avec les Irradiates. Euh, voilà, c'est pas c'est quand on enregistrait l'album de Doom Sisters euh, chez Self Tanker, on a on a écouté ça aussi un matin, c'était bien le surf le matin comme ça et ça m'a rappelé que c'était quand même vachement bien les radites, ouais, mortel, donc euh, du coup voilà j'ai repris un morceau euh, qui est' c'est quelqu'un qui saurait pas c'est quoi du surf tu lui mets ça, comme ça il sait voilà Ça, ça résume bien, ouais, ça bien. <rire> ouais. euh, moi je m'attends c'était le seul truc qui me restait d'un peu précalme euh, <rire> histoire de, de palier <rire> <Enfin>, histoire de, <rire> de... <rire> pas que trop chelou non plus euh, du coup j'ai mis une vieille légende de la hoye anglaise euh, Blitz euh, je pense que ça n'existe plus euh, donc j'ai choisi le titre New Age euh, sorti sur le EP qui New Age sorti en 1983 euh, donc à l'époque enfin ils avaient du punk hoye ils ont sorti ce, ce, ce petit EP en fait, qui était plus influencé New Wave Et j'avais déjà entendu ce titre là en fait dans des enfin euh, tu sais, dans des euh, voilà, dans des after des choses comme ça quoi et je me dis ah, c'est vachement bien ce truc là". Et je savais pas ce que c'était. <rire> et en fait c'est Blitz et c'est super bien. Yo Yo Yo Yo Loï Donc à l'instant c'était euh, les excellents blitz euh, avec euh, l'album euh, New ouais, new J pardon le bug complet euh, sorti en 1983 et juste avant The Irradiated euh, avec Too Real To Live on Too Rare, trois, rare To Die Yeah Cool Je me suis concentré pendant 10 minutes pour faire ça <rire> Et je me suis pas trop vautré, c'était un Là, bon progrès. J'étais dubitatif. T'as fait euh, honneur. Euh, au... au... <rire> <rire> j'ai commencé dubitatif, j'ai fini perspicace. <rire> en passant par tellement de toi. Voilà, c'est nouveau déjà moi et avec les deux derniers morceaux de ma petite sélection euh, Best of euh, Hardcore Américain avec euh, l'excellent groupe Noctlose qui est, euh, ouais peut-être un, de un des petits chouchous euh, de la sélection euh, Euh, c'est très bourrin, un peu déstructuré, euh, un champ. Ah bon <rire> ça ressemble à tout on ce qu'on a d'enregistrer voilà, en fait. Euh... Ouais. <rire> Tiens, on fait des samples d'Arnaud maintenant. <rire> un petit peu de grindcore, enfin bref. Et euh, juste après, euh, Transient, que du coup j'en avais déjà passé à la radio, et, euh, et en fait euh, on a eu la chance de pouvoir les voir euh, à Besançon, puisque c'est pas Ibioli Grind qui a, les avait fait jouer. Et, euh, et c'était ultra, ultra mortel euh, Très agressif euh, Un peu mélodique, mais bien bourrin quand même Et euh, chant féminin Enfin, texte engagé et tout enfin C'est vraiment, vraiment cool La dernière fois, j'avais passé un de leurs morceaux De leurs derniers albums, là, album là c'est l'album juste avant Avec le titre Big Man Plique Et donc, Knocked euh, Lose, on va écouter Last Words de leur tout dernier album et voilà c'était Transient que j'aime vraiment beaucoup beaucoup beaucoup et juste avant euh, je vous c'était bien c'était rapide euh, <rire> transition c'est cool. celui d'avant c'était moins juste avant c'était knock Ouais, C'est peut-être plus, st plus standard dans, dans Ouais et puis hardcore. un peu hardcore euh, Tout le monde se tape dessus dans le pit, je suis pas très fan On, on y va, là jusqu'à n'aura ah, pas bah, le bah, temps bah, bah, de, bah, ouais. Désolé, hein, ouais, désolé non, bah, je pas pas laisserai si... bien parler avec plaisir Moi j'aime mais... bien, mais tout de suite on écoute ce, le morceau de Mathieu ouais et Juste Asig, nouveau groupe enfin un groupe de Vienne qui vient de sortir, un nouveau LP avec Profiteur, un groupe de Suisse aussi avec le titre Vaucou, ça parle de euh la bouffe de la récup et puis puis du plaisir à manger c'était soir -Sig. avec l'heure Assig euh, non et... Assig c'était Assig ah oui pardon c'est bon <rire> c'est des excellents suisses pas aller au dodo maintenant <Manon>, ouais, <rire> voilà. euh, pour nous c'est l'heure il est 22h euh, ouais. merci d'avoir écouté on tire le rideau bonne soirée à tous Fais des bisous et on se retrouve bientôt salut ciao